Unité 1, leçon 2, phonétique. c o c h e z dans le tableau. r é p é t e z 1. elle est italienne. 2. elle est allemande. 3. i l est suisse. 4. il est américain. 5. Elle est suisse. 6. Il est polonais.